Nous sommes en 1592 dans le sud de l'Italie. domenico Fontana, un des plus célèbres architectes de son temps à Rome, a été chargé de faire creuser un petit canal, une galerie pour permettre de conduire de l'eau du fleuve Sarno vers des propriétés proches. Mais pourquoi donc cet architecte de grande renommée se trouve-t-il loin de Rome, à Naples, et gagne-t-il sa vie à des chantiers bien moins prestigieux qu'auparavant Tout simplement, domenico Fontana a été disgracié par le nouveau pape. En effet, le pape précédent, Sixte V, avait protégé domenico Fontana et lui avait confié de grands chantiers. Mais à un changement de souverain correspond aussi souvent à un changement d'entourage, de cours, et voilà Dominico Fontana qui quitte Rome pour s'installer à Naples. Mais en cette année 1592, il va faire une découverte étonnante. Les ouvriers lui apportent des pièces de monnaie et quelques plaques de marbre. Un peu plus loin sur le sentier du canal, les ouvriers mettent à jour des murs décorés. Domenico Fontana ne comprend pas qu'il vient de faire ressortir des cendres du Vésuve les premiers vestiges de l'antique cité de Pompéi. Il pense avoir simplement découvert une villa appartenant peut-être au célèbre général Pompée. Cette erreur est liée à une inscription latine retrouvée sur une plaque de marbre. « Decurio pompeis ». Cette inscription désignait en fait un des responsables politiques de Pompéi. Et non pas le général Pompée. Général d'abord allié, puis ennemi de Jules César, Général qui partagea un temps le pouvoir dans la République finissante avec l'auteur de la guerre des Gaules, avant de quitter Rome et de conduire une guerre sans merci contre lui. Pompéi mourut finalement en Égypte. Sa tête fut offerte à Jules César en signe de ralliement de l'Égypte au nouveau maître de Rome. Celui-ci, d'ailleurs, n'apprécia pas du tout le cadeau. Mais revenons à ses premières découvertes de traces archéologiques sur le site de Pompéi. Domenico Fontana décide de faire reboucher les fossés donnant sur les murs qu'il a découverts. Domenico Fontana n'a pas compris sa découverte, comme personne à l'époque. Il faut finalement attendre le XVIIIe siècle pour que de nouvelles fouilles soient opérées sur le site. L'objectif des fouilles archéologiques d'alors n'est pas de comprendre le passé comme on le fait aujourd'hui. Le but est bien plus de trouver des objets anciens exceptionnels, ceux-ci sont alors conservés dans des cabinets de curiosité. Ainsi, si lors d'une fouille, un objet ancien n'apparaît pas comme ayant immédiatement une valeur importante, il est détruit. De même, à l'issue d'une fouille d'une villa, elle est souvent remblayée. D'une certaine manière, on peut parler de pillage. Cette pratique de pillage était endémique et avait commencé rapidement après la destruction de la cité romaine. On a retrouvé des traces de galeries qui avaient été faites par des voleurs dès l'Antiquité. Ceux-ci pouvaient ainsi récupérer des statues, des objets précieux ou certains matériaux de construction comme le marbre. Revenons aux fouilles du XVIIIe siècle. Elles se développent sur deux sites qui ne sont pas encore bien identifiés. Herculanum... et Et le site d'Herculanum, un port au pied du Vésuve, est difficile à fouiller. C'est une coulée pyroclastique qui a recouvert les habitations. La couche à retirer pour atteindre les restes archéologiques est à la fois bien plus dure et bien plus épaisse que sur le site de Pompéi. Une coulée pyroclastique est un ensemble de matériaux volcaniques, cendres et roches, qui dévalent les pentes du volcan lors d'une nuit ardente. Celle qui a enseveli Herculanum faisait de 10 à 20 mètres d'épaisseur. La couche de cendre et de pierre-ponce au-dessus de Pompéi fait une épaisseur de 2 à 3 mètres. Le travail accélère au milieu du siècle et les découvertes se multiplient. On retient d'habitude la date de 1748 pour les débuts des vraies fouilles de grande ampleur pour Pompéi. Des portions entières de la ville sont alors mises à jour. En 1764, une découverte exceptionnelle est faite. Il s'agit du temple d'Isis. Le 20 juillet 1765, les ouvriers dégagent une inscription qui permet d'identifier précisément le monument trouvé. Il y est écrit qu'un certain Nonius a fait relever entièrement à ses frais le temple d'Isis, renversé par un tremblement de terre. Cette inscription est enlevée du site pour être conservée à Naples et est remplacée sur place par une copie. Le temple d'Isis, particulièrement bien conservé grâce à la gangue de cendres, devient immédiatement un témoignage historique majeur. Il est dit qu'il participe au développement de l'Égyptomanie qui marque la fin du XVIIIe siècle et le début du 19e siècle. Le voyage de Napoléon en Égypte ou les travaux de Champollion sont une autre marque de cette Égyptomanie. pays devient rapidement célèbre dans toute l'Europe. Venir visiter Pompéi est alors une étape classique du Grand Tour, c'est-à-dire du voyage initiatique que les enfants de la noblesse se devaient de réaliser pour parfaire leur culture et leur connaissance de l'Europe. L'attrait pour Pompéi conduit même l'empereur Joseph II à venir visiter le site en 1769. L'influence de Pompéi sur l'Europe du XVIIIe siècle est aussi visible si on regarde l'évolution des courants artistiques. Le retour en grâce d'une esthétique classique, sévère, directement inspirée de l'Antique, est en lien immédiat avec la découverte de la cité antique. Le baroque et le rococo ne sont plus les courants en vogue. En France, l'immense succès d'un peintre comme Jacques-Louis David dans le dernier quart du siècle illustre ce changement. Les pratiques de fouilles et de conservation évoluent doucement sur le site de Pompéi. Ainsi, en 1780, Francesco La Vega, responsable du site, fait une première tentative de conservation des peintures sur place. De même, il met fin à la destruction des objets jugés non intéressants. Dans les années qui suivent, les fouilles se poursuivent et l'intérêt pour Pompéi se maintient. L'action de Murat est à ce titre exemplaire. Le général de Napoléon, nommé en 1808 roi de Naples, veille à donner les moyens nécessaires aux travaux d'une part et d'autre part fait acheter les terrains autour des fouilles afin de les préserver et de pouvoir les fouiller ultérieurement. Enfin, je crois utile de vous rapporter une pratique étonnante qui permet de bien mesurer l'état d'esprit de cette archéologie du XVIIIe et des débuts du 19e siècle. Lorsqu'un visiteur de marque se présente à Pompéi, on met en scène une découverte. Ainsi, une statue ou une inscription latine est ensevelie à l'attention de telle ou telle personne connue qui va publiquement la mettre au jour, donnant ainsi de l'éclat à la visite de cette personne. Les fouilles archéologiques de Pompéi prennent un tout autre visage à partir des années 1850-1860. Le contexte politique de la réunification de l'Italie est favorable aux efforts de recherche archéologique En effet, le mouvement de développement des nations dans toute l'Europe conduit les pays à rechercher leurs origines et une partie du discours politique se structure sur un passé retrouvé et plus ou moins mythifié. Il en va ainsi de même en France autour de l'effort que Napoléon III fait pour fouiller le monde, soit la recherche d'alésir. En Italie, c'est la nomination de Giuseppe Fiorelli à la tête des fouilles de Pompéi et d'Herculanum qui amène de réels progrès. Par exemple, c'est lui qui développe un procédé de fouille par décapage horizontal progressif. C'est-à-dire que l'on étudie une strate avant d'en dégager une nouvelle. Ainsi, plus on creuse, plus on remonte dans le temps. La datation des pièces trouvées est plus précise. Et ce procédé de fouille se double d'une autre idée extraordinaire. En dégageant le site couche par couche, les archéologues mettent à jour des cavités laissées par les corps des victimes, humaines ou animales. Et juste après l'éruption, au moment où les matériaux volcaniques se solidifient, ils gardent l'empreinte du corps de la victime qui ne se décompose que par la suite. Giuseppe Fiorelli a l'idée d'y injecter du plâtre liquide afin d'obtenir un moulage de très bonne qualité. Plusieurs centaines de ces moulages sont réalisés et il donne un des témoignages les plus émouvants de la catastrophe. On trouve les personnes comme saisies à l'instant de leur mort. Certains sont recroquevillés sur eux-mêmes, d'autres semblent en plein mouvement pour quitter une pièce ou protéger quelqu'un ou quelque chose. Au 20e siècle, les fouilles de Pompéi d'Herculanum se poursuivent. La seconde guerre mondiale est marquée par l'histoire étonnante du bombardement de Pompéi par les Alliés en août et septembre 1943. Les Alliés soupçonnent les Allemands d'avoir installé de l'artillerie antiaérienne sur le site antique. Ainsi, le 24 août 1943, les Alliés bombardent le site et provoquent du même coup d'importants dégâts, en détruisant notamment l'Antiquarium, c'est-à-dire le musée réalisé par Giuseppe Fiorelli, où il abritait plusieurs dizaines de ses moulages de plâtre. Les Américains, une fois la victoire acquise, vont faire le nécessaire pour réparer ce qui peut l'être des monuments endommagés par leur bombardement sur Pompéi. En conclusion, je souhaite rappeler les grandes difficultés actuelles qui concernent la conservation et la protection du site de Pompéi. Les difficultés financières de l'Italie, mais aussi les problématiques liées à la corruption, ont conduit à un manque d'entretien et de garnier d'âge des sites concernés. Plusieurs lieux majeurs ont subi des dégâts irréversibles. Aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui participe à un plan d'urgence pour endiguer le problème. Enfin, il est intéressant de savoir que d'importantes zones ne sont pas fouillées à ce jour, non pas pour des questions d'argent, mais pour permettre de les réserver à des fouilles ultérieures, lorsque des techniques plus performantes auront été élaborées.